4. Le sénéchal du roi. Encore une fois, la reine d'Irlande soigne Tristan avec ses herbes magiques. Une semaine plus tard, Tristan va mieux et il se rend dans la salle du château pour voir le roi Gormon. Il y a un grand dîner organisé en l'honneur du sénéchal. Le roi Gormon, la reine, Ise, les chevaliers les nobles et leurs dames sont assis autour d'une longue table. Le sénéchal parle à ses amis et leur raconte sa lutte avec le dragon. « Le combat a été long et terrible, » dit-il, « mais je n'ai jamais eu peur. J'étais très près du monstre vert et je le regardais dans ses yeux rouges. J'ai vu ses longues dents blanches et senti son souffle chaud sur mon visage. Je devais le tuer et je l'ai fait, puis j'ai coupé sa tête. » Le roi est silencieux, mais la reine veut parler. Elle regarde le sénéchal et dit « Tu n'as pas tué le dragon. Tu as trouvé le dragon mort et tu as coupé sa tête. »« Quoi ?» dit le sénéchal en colère. Tristan se lève de son siège et dit haut et fort « J'ai tué le dragon avec ma lance après un long combat. Tu es un menteur et un lâche. » Le sénéchal se lève à son tour et dit « Tout le monde sait que je suis un homme courageux. J'ai rapporté la tête du dragon au roi. »« Regarde dans la bouche du dragon !» dit la reine. Le sénéchal ouvre la bouche du dragon et s'écrie La langue n'est pas là !»« En effet !» dit Tristan. Tout le monde est surpris et regarde Tristan. Il ouvre son sac et sort la langue du dragon. Oh « Oh !» s'écrit les invités lorsqu'ils voient la langue. « Menteur Lâche » hurle-t-il au sénéchal. « Tu es un menteur et un voleur !» dit le Sénéchal en colère. « J'ai tué le dragon et tu as volé sa langue. Battons-nous et nous verrons qui épousera la princesse Iseu. »« Très bien !» dit Tristan. « Je vais me battre avec toi, en le Rouge, et je vais gagner !»« Dans trois jours, nous organiserons un tournoi, » dit le roi Gormont. « Vous êtes tous invités. Le vainqueur épousera ma fille, Iseu. » Tout le monde commence à parler du tournoi et il y a une grande agitation dans la salle. « Qui va gagner selon toi ?» demande un des nobles. « Je ne sais pas, » répond son ami. « Ils sont tous les deux jeunes et forts. Ce sera un grand combat, » dit un chevalier. « Et le vainqueur aura un très beau prix, la princesse Iseute, » dit une noble dame. Le matin du tournoi, Tristan prépare son cheval. La reine apporte des herbes dans la chambre de Tristan, mais il n'est pas là. Sa grande épée est sur la table et elle la regarde. « C'est bizarre, » se dit-elle Il manque un petit morceau Elle pense immédiatement au petit morceau d'épée qu'elle a retiré de la tête de son frère Ah oh non pense-t-elle C'est peut-être l'épée qui a tué mon frère Elle prend l'épée de Tristan et court dans sa chambre Elle ouvre le coffret bleu et regarde l'épée de Tristan Le morceau appartient à la même épée Je dois prévenir le roi et ma fille Elle va les voir et leur dit « Venez avec moi dans la chambre de Tantris !» Quand ils arrivent dans la chambre, la reine dit au roi. « Tantris n'est pas un ménestrel, C'est Tristan de Lonoa, l'homme qui a tué votre beau-frère Regardez son épée !» Elle montre au roi l'épée de Tristan et le petit morceau dans le coffret. « Vous avez raison !» dit le roi, surpris. « C'est bien l'épée qui a tué Morou !» Le visage de la reine est rouge de colère. « Je vais tuer Tristan avec cette épée !» « Non !» crie le roi. « Tristan a tué votre frère, et pour cela, il mérite la mort. Mais il s'est battu loyalement. C'est un chevalier courageux et un homme bon. Allons parler avec lui. » Lorsque Tristan revient dans sa chambre, le roi et la reine lui demandent des explications et il leur raconte la vérité. « Oui, je suis Tristan de Lenoir. Mon oncle est le roi Marc de Cornouailles, un roi riche et important. Il m'a envoyé ici parce qu'il souhaite épouser Iseu et apporter la paix dans nos pays. » Le roi écoute Tristan et dit « Tu es venu en Irlande pour une bonne raison. Nous aussi, nous voulons la paix. Une alliance entre nos deux familles est une excellente idée. »« Mais... » dit la reine. « Tristan a tué mon frère Morou ?»« Morou était mon beau-frère, et je l'aimais beaucoup, » dit le roi. « Mais nous devons oublier le passé et construire un avenir pour nos pays. »« Vous êtes un bon roi, » dit Tristan. La reine ne dit rien, puis elle regarde le roi et sourit. Le roi Marc est un grand roi, et Iseu sera sa reine, la reine de Cornouaille. Elle sera heureuse avec lui. Mais il est beaucoup plus âgé que moi, dit Iseu. Le roi Marc n'est pas vieux, dit Tristan. Il est grand et beau, et il n'est pas lâche comme le Sénéchal. C'est un homme courageux. Iseu regarde sa mère et demande. « Je vais l'aimer, mère ?»« Oui, Iseu, tu apprendras à l'aimer, » répond doucement la reine. « Mais maintenant, Tristan doit gagner le combat. S'il perd, tu devras épouser le Sénéchal. »« Je me battrai et je gagnerai, » dit Tristan. « Je t'en prie, gagne ce combat, » dit Iseu. « Je ne veux pas épouser le Sénéchal. C'est un menteur et un lâche !»